d'une autre mère, on a acquis le statut d'famille, mon rêve toujours couvert Arrière, je me ouais. de mentir à sa petite amie. Ouais. Ma mère peut l'engueuler comme si c'était son fils. Si tape je vais sauter d'office dans la mêlée. Ouais, même si mes habits coûtent cher, c'est la même Même si c'est lui qui a cherché la merde. C'est vrai qu'il est pas réaliste. J'ai les boules de le voir Décevoir se ses s'éloigner et perdre son temps. On est 30 sur la liste, on déboule devant la boîte, Y en a un qui rentre pas. Personne rentre. Tu es le seul à te voir quand t'as pas les cheveux lissés. Notre équipe était pas symbolisée. Et tu le sais, dans mon équipe, y avait quasiment que des têtes cramées. J'étais celui qu'on envoyait pour paraître civilisé. Les urgences, des mariages, des naissances, des procès, des nuits blanches et des Tous mes amis en ont dans le ventre Mais ça ne se voit pas comme un déni de grossesse C'est pour mes reufs Les vrais pas les faux, les frères pas les potes Hey hey, je te parle de mes reufs Les vrais pas les faux, les frères pas les potes Hey hey, je te parle de mes reufs Les vrais pas les faux, les frères pas les potes Les traîtres, les phoques J'ai passé mon adolescence à voler secrètement Si je te disais que je regrette ce serait te mentir Maintenant je sais que tu peux te faire serrer de main Rien ne vaut le sentiment de vivre sereinement La vie n'est qu'une escalette, ton corps n'est qu'un enfant Tu te plains mais pense à la mort parce qu'elle est encore pire Grosse galère, on escaladait les grilles des immeubles Afin de se dans les cages et d'escalier pour dormir On était ensemble pour la mettre à l'envers dans tous les endroits Pour vestir la sécurité, faut du sang froid Je sais le vide que ça laisse sans toi Sans ma plus fidèle amie, je serais sûrement sans toi in you Sur le chemin de l'amitié, j'ai fait de belles rencontres. Mais j'ai grandi, pas besoin de t'alerter tellement. Tantôt, pardon nos délires, on a l'air tellement con. J'étais qu'un petit grand, mais Kabil, mon son nommé Fenec. Escro 2001, bébé. À l'époque, on n'avait pas besoin de se téléphoner. Pour s'appeler, fallait siffler en dessous des fenêtres. On se donne tellement de trucs qu'on est quitte. Langage cru, qu'on prend des cuites Open bar, on le brûle en équipe. Open mic, on le brûle en équipe. Ma meilleure amie porte le voile, elle est mignonne. J'ouvre pas ma porte à n'importe qui, j'm'en bats les roues Je J'mets tous mes poteaux dans mes clips, même ceux qu'on les tête de guignols. On a appris à devenir des hommes. Ici la vie te cogne à tour de bras. Je me dis qu'il faut qu'on veille les uns sur les autres pendant que mes amis. Donnent J'ai vu certains de mes rêves ne plus vouloir faire des et J'ai vu des vieilles branches partir et j'ai vu des faux rester. Mon ref a fui la réalité. Ah, j'aimerais l'aider. L'autre jour je l'ai surpris en train de parler. Celui m'a vu et m'a souri comme si de rien n'était. Il avait personne pour aider ce frère issu de la jeunesse des frères. Ta mère savait que tu l'as décevrait quand tu disais que t'allais te décevoir. Malgré des parents pieux, tu pars en vrille et t'as touché le fond. C'est plus la prière, mais ta casquette qui te fait des marques sur le front. T'as voulu t'enlever la vie, on aurait pu deviner. Avant de sauter par la fenêtre, t'avais déjà le regard dans le vide. Hey.